ウィー・ヴィッグ・イン・ア・リー・オ・ウィッグ・ア・ウィッグ・ア・リー・オール・リンド・プログラム・キッシュイ・セ・ラ・ベル・ロック・カム・トゥ・リー・ディング・ジューハー・ア・ウィッグ・アウィ m グアリーオ s ルリンドプログラム h ッシュイセラベルロックカムトゥリーディングジュ o ハーアウィッグ・ m ウィッグ・アウィッグ・アウィッグ・アウィッグ・アウィッグ・アウィッグ・ア e ィッグ・アウッグ L'actualité des labels i n d é tout de suite dans Label Rock. Allez, Label Rock sur le 89.4, comme tous les dimanches, c'est tout de suite. On va partir pour deux heures de musique, pas comme les autres, avec pas mal de nouveautés aussi des comptes rendus et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'annonces concerts ce soir, comme d'habitude. C'est des semaines bien chargées avant Noël en ce moment, pas mal de groupes qui tournent dans la région, évidemment. Simon qui est présent ce soir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment vas-tu Ça va, ça va. Il y a des dates, il y a des dates.、Hein. Bon, il y a des dates, on en parle dans quelques instants, ça c'est sûr. Juste le temps de commencer par u n e u Nouveauté, e n un album qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, quelques semaines. Quatre Californiens qui étaient d'ailleurs en tournée au mois de novembre en France. Ils ont récemment sorti leur deuxième album, Loyalty to Loyalty, sur le label V2. Eux, ce sont les Cold War Kids. Dans cette ambiance blues rock hein, qui avait commencé avec en prélude de label rock les White Stripes, et là à l'instant Cold War Kids Mexican Dogs, on vous le disait, hein, Quatre Californiens qui sont venus récemment, c'était ce, ce mois-ci,、euh, du côté de la France, promouvoir leur nouvel album, deuxième album Loyalty to Loyalty. Au fur et à mesure qu'on écoute cet album, il est vraiment bien et il est évidemment disponible sur le label V2, facilement trouvable en France. Voilà, on est parti pour deux heures de, de pop et de rock. Je sais qu'il y a pas mal d'amateurs de football hein, cette、euh, Orsi qui se d e m a n d e ce qui se passe. Tiens, du côté de, de Nancy, on va faire un petit point local sur le foot puisque c'est une bonne nouvelle. C'est la mi-temps à Nancy et Saint-Etienne qui est en train de gagner 2 à 0.、Euh, but de m a c a d o à la 8e et but de Gigliotti à la 42e minute. Ça se passe plutôt bien donc pour les Stéphanois qui sont en train de l'emporter 2-0 du côté de Saint-Etienne. Je sais ça te parle pas trop le foot, tu me regardes avec des grands <rire> yeux, mais tu sais que c'est quand même important hein, le, le football et les verts, n o t a e Dans la région. Voilà,、euh, plein de, de nouveautés ce soir, et puis dans quelques instants, on aura l'occasion de vous faire un petit compte-rendu du、euh, concert événement de la fin de semaine dernière. On parle évidemment de Deus et de Tindersticks、mm -hmm. du côté du Summum à Grenoble. On y était pour vous, donc on vous dira ce qu'on en a pensé, évidemment, c'est positif. C'est évidemment positif. En attendant de la musique avec les King Blues, ils sont trois et ils viennent de Londres, ce sont donc les King Blues avec des noms plutôt délire, puisque On trouve par exemple Johnny Hitch Fox qui s'occupe de la voix, Jamie Jazz qui s'occupe de la guitare et f l u t e b a g de la guitare. On vous a parlé de ce groupe anglais.、Hein. Leur musique va du ska, reggae au folk. Le tout Simon avec une attitude bien, bien punk, bien punk hein, quand même. Ouais. Ouais, ouais, ouais.、Euh, genre ambiance, gros stade de foot anglais. Voilà, ils ont sorti un premier album l'année dernière. Nouveau single qui arrive en France. Ça s'appelle My Boulder. Tout ça pour vous dire qu'il y a un nouvel album qui sort la semaine prochaine en France qui s'appelle. Save the World, world, ッ e t ガル、俺は漢字を読んでる。 Like I did that day. He said, I lost everything that ever meant anything, and I can't go on living this way. He slammed his pipe down on the table and said, I ain't never drinking again. I put my hands on his shoulder, looked him square in the eye, and I said, Listen, my friend, you can leave on m e cry on my shoulder. need A place to stay, you can always come over. I'll clean out the front room and you can sleep on my sofa. He said, I can only a p o l o g i s e if I seem out of touch. The only reason I scream and shout is because I care so much. So you can l e a n on me. Cry on my shoulder if I'm old. Cradles, made the cheeses out of the buns, p i c k e the soup cook's cook own ladles, spilt over the c h i c s of salted sprouts, made nests inside them, s u n d y m o r n s We can lean on me cry on my show. Label Rock électriquement. l Rock électriquement. <triquement> Très satisfaisant. En matière plutôt rock ce soir dans la Belle Rock avec les King Blues. Ils sont trois, ils viennent de Londres. Un nouveau single, My Boulder, extrait du, de l'album. Un deuxième album, nouvel album qui va sortir, qui est sorti en Angleterre, mais qui va sortir en France cette semaine. L'album s'appelle Save the World, Get the Girl. Et puis à l'instant, on, on était partis faire du côté, un tour du côté de la Nouvelle-Zélande、mmh. avec、euh, Simon, les Datsun, c'est ça Les Datsun, ouais, ouais, avec leur quatrième album qui s'appelle Head Stunt. Ouais, en f a i t C'est une, une anagramme.、Hein. On vous avait dit ça avec Sarah il y a quelques semaines du nom du groupe, Datsuns, puisque l'album s'appelle Headstone. s C'est exactement les mêmes,、euh, les mêmes lettres.、Hein. Si on retourne et qu'on met tout ça dans un shaker et qu'on fait un petit cocktail, on se retrouve、euh, éventuellement avec deux Datsuns. Voilà un album disponible sur le label Cooking Vinyl. Est-ce que tu as eu l'occasion de faire、euh, des concerts ce week-end ou pas, Simon Pas trop, non. Je suis resté sage, moi. T'es resté sage,、ouais, d'accord. C'est sorti pour moi, là, apparemment, cette semaine. Bon, d'accord, oui. Alors、euh, le week-end dernier, c'était donc les vieux hein, qui sont Déplacés, puisque Sarah et moi-même avons eu l'occasion de, de partir en vadrouille du côté de, de Grenoble. On vous avait parlé de ce concert événement qui se déroulait vendredi soir 28 novembre. C'était du côté du, du summum à Grenoble. Et ben on, a, on a mis tout le monde dans, dans la voiture, les bagages et tout. On avait trouvé une petite chambre d'hôte plutôt sympa. D'ailleurs, à la sortie du, du disque suivant, on aura l'occasion de, de vous donner ce bon plan hein, si vous êtes du côté de, de Grenoble. C'est plutôt sympa avec une. Une charmante hôtesse qui s'appelle m i c h e l on en reparle dans quelques instants. On était parti donc voir les Tindersticks, les Tindersticks qu'on n'avait pas vu depuis 1992, enfin pour moi en tout cas, hein, donc ça me faisait super plaisir. Date à l'époque d'ailleurs où ils s'étaient formés du côté de, de Nottingham,、euh, les Tindersticks qui étaient en première partie du groupe belge Deus, et ça s'est super bien passé. On s'est un petit peu planté dans Grenoble, hein, il faut l'avouer、ouais. quand même, donc on, on a raté <rire> les 5 premières minutes du concert, en tout cas ils étaient. t o u t c e l a sur scène, donc les six de Nottingham, les Tinder Sticks, avec encore une fois la voix superbe de Stuart Staples, le leader de, de Tinder Sticks, qui a vraiment, vraiment, vraiment une voix magnifique et vraiment à part une sorte de, de, de, de, de Leonard Cohen, un petit peu de, de, de, de la pop rock actuelle. Et puis des thèmes, alors c'est pas forcément le concert le plus réjouissant du monde, puisqu'il y a pas mal de, de textes autobiographiques, et c'est vrai que c'est le genre de concert qu'on ferme les yeux et on se laisse porter. Par cette voix magnifique de Stuart Staples, avec une section aussi cuivre, il y avait、euh, trombone, il y avait aussi violoncelle, merveilleuse ambiance musicale pour les Tinder Sticks. Et ce qui m'a fait vraiment plaisir, puisqu'ils ont fait pas mal de, de titres du dernier album hein, des Hungry Saw、so、qu'on vous a présenté tout au long de, de cette année, mais ça m'a fait plaisir puisqu'ils sont revenus à leur premier album hein, qui était sorti en 1993 et qui avait été élu à l'époque album de l'année par le magazine Melody Maker, et bien 15 ans après la. La sortie de ce premier album,、euh, quand ils ont été、euh, réinvités pour revenir sur scène, ils m'ont fait très très très plaisir puisqu'ils ont joué un de mes morceaux favoris, un titre qui s'appelle Her. Évidemment, on va se l'écouter tout de suite hein, dans, dans la Bell Rock pour se souvenir, souvenez-vous, les Tindersticks en 1993. Et les Tindersticks, c'est pas trop tard puisqu'ils se sont ce soir à la coopérative de mai. Donc,、euh, si vous、euh, chaussez vos baskets tout de suite et que vous démarrez la voiture, vous pouvez non seulement écouter la Bell Rock pendant un bon moment puisqu'on c o u v r e Une bonne、euh, zone de diffusion, et en plus, allez voir les Tindersticks à la coopérative de mai ce soir. Tout de suite, les Tindersticks, donc, h e r s souvenirs. Avec ce morceau Heur tiré de leur premier album, que les Tinder Sticks sont revenus sur scène pour leur rappel du côté du summum à Grenoble. Et je suis sûr que ce soir, du côté de la coopérative de mai, vous aurez le droit aussi. Hein, sinon, il faut crier On veut Heur, on veut Heur. C'est vraiment une, un morceau magnifique des Tinder Sticks. Et puis, vous aurez l'occasion vous aussi d'expérimenter de, de, de, avec les Tinder Sticks et de vous laisser emporter par la magnifique voix de Stuart Staple. Voilà, donc les Tinder Sticks qui étaient en première partie. Vendredi soir de Deus, groupe belge formé en 1989, qui est, on vous le rappelle, un des premiers groupes belges de rock indé à avoir connu le succès à l'international. Je crois encore une fois que leur premier album avait été lu par la presse anglaise comme l'un des meilleurs albums de 1992. Ils étaient là évidemment pour promouvoir leur nouvel album qui s'appelle The v i n t a g e Point, qui était sorti le 21 avril dernier. Et là aussi, on a reçu une magnifique leçon avec un show hyper carré, l a s é 5 Belges qui étaient vraiment, vraiment, vraiment, vraiment déchaînés! So Avec un titre slow, deuxième extrait, un deuxième titre sur leur 7 listes de vendredi soir du côté de, de Grenoble.、Hein. Ils étaient donc en concert avec les Tinder Sticks au summum de Grenoble. Une longue tournée européenne qui se termine, hein, Simon. Eh oui, qui se termine.、Hein. Ils sont à partir de demain d e en Hollande et après pour eux, c'est retour à la, à la base i l s finissent en Belgique le 10 et le 11 décembre le、ouais. prochain. Avec deux concerts à guichets fermés.、Mmh. Je crois qu'ils sont attendus comme les messies du rock chez eux. En tout cas, Deus, ils étaient 5 sur 6. Scène avec cette capacité d'être multi-instrumentiste un petit peu et puis de passer de gauche à droite, notamment au niveau du chant.、Hein. Par exemple, la personne à droite qui va faire un petit son, l'autre va en faire un autre et tout ça se greffe habilement et c'est franchement、euh, terrible. Assez éclectique, assez excentrique et très exotique, hein, autant de, de mots pour qualifier la, la schizophrénie rock de Deus, les Belges qui ont mis le feu au summum de Grenoble et on espère les revoir très prochainement en France. Ça nous fera. r a e l l e m e n t plaisir. Tiens, quelqu'un qu'on va voir et qui vient de loin nous voir du côté de Riorge, c'est une magnifique Australienne qui s'est fait connaître en participant au projet Nouvelle Vague. Elle a récemment sorti un excellent album sur le label Perfect Kiss, distribué en France par p i a s e Je parle évidemment de la prochaine invitée, ça sera mardi soir du côté des Mardis du Grand Marais à Riorge. Je parle de Phoebe Kildir et son groupe qui s'appelle The Short Stroes.、Euh, Est-ce que tu te souviens, Simon, où on avait fait une émission? On avait donné la parole à Olivier Libaud du groupe Nouvelle Vague.、Euh, oui, oui, oui. Oui, là, il faut dire oui.、Hein. Oui. oui, oui, oui. Bon, très bien, très bien. Tu suis, c'est bien.、Euh, Olivier Libaud, un, compositeur, un des compositeurs avec Marc Collin du groupe Nouvelle Vague, qui a fait connaître donc, cette belle Australienne Phoebe Kildir, puisqu'elle était、euh, la première hein, sur les premières tournées de Nouvelle Vague. Et on lui a demandé, quand on l'a vu au fil, justement, de nous parler un petit peu de cette Australienne. Et voici ce qu'il avait à dire. Phoebe a une vraie, une vraie personnalité artistique. Même quand elle est arrivée dans Nouvelle Vague、euh, au tout début, on sentait que ce n'était pas quelqu'un qui allait imiter. C'est quelqu'un qui est habité par le besoin de, de créer sa propre, propre musique. En fait, elle est à fond dans le rockabilly. Et les vraies musiques qui sont comme ça, qui sont complètement authentiques. Et、euh, ça lui ressemble assez bien. Il y a les deux points forts de Phoebe. c'est que, déjà, son disque est super, et surtout, il faut l'avoir sur scène. Et,、euh, Phoebe, quand vous la verrez sur scène, c'est,、euh, moi, ça m'avait bluffé quand je l'ai vu la première fois sous le nom Phoebe, j'ai qu'il dire, de s h o s t r e u s e c'est que, avec son groupe, là, ces trois mecs et, e l l e c'est un, un, show, mais d'une puissance,、euh, c'est la puissance des clashs, en fait, c'est, voilà, c'est, c'est rock, quoi, et pas rock au sens bébête et détourné,、euh, comme on peut malheureusement le constater aujourd'hui, c'est vraiment rock. Ils y vont à fond, il y a, il y a cette espèce de... D'énergie qui parle aux tripes, qui fait que quand on regarde un cancer de Phoebe, de toute façon, on est, on est secoué de l'intérieur, ça tape dans le plexus, et puis、euh, voilà. Et je ne dis même pas ça pour vendre la soupe de Phoebe, c'est complètement sincère. Bon, et、eh、bien on va aller voir on voir va aller、euh, voir tout ça du côté de, de la salle de, de Riorge, ce sera ce mardi, hein, évidemment,、mm -hmm. l'ouverture, comme d'habitude, à 20h30. Est-ce que tu vas y aller, Simon、ah, Bien sûr. Ouais, tu vas y aller Ah oui, oui, oui. Bon, il faut absolument <rire> faire le déplacement,、hein. il n'y aura pas d'autres groupes, donc、euh, il faut y aller. Phoebe qui le dire, donc. On vous rappelle qu'elle a un album hein, que vous pouvez écouter du côté de la Musitech à Riorge. L'album s'appelle Weather's Coming avec une ambiance dessus qui n'a rien à voir avec Nouvelle Vague.、Hein. Donc, si vous n pas, si vous aimez pas Nouvelle Vague, il ne faut pas que ça vous empêche d'aller du côté de Riorge. Franchement, ça va être terrible. Et pour avoir vu quelques extraits vidéo sur YouTube, notamment Phoebe Kildir en live, ça va tout simplement déchirer. Voilà, allez tout de suite dans la Belle Rock avec un titre qui s'appelle Jack. elle nous disait, Il nous disait justement qu'elle aimait l'ambiance Psychobilly. C'est le cas sur ce titre. you r e healing Un Extrait du premier album solo de Phoebe Kill Dearn, The Short Straw Weather is Coming, le titre Jack et Phoebe que vous retrouverez donc à partir de 20h30 ce mardi du côté de Riorge à la salle des mardis du Grand Marais. Ça va le faire, hein, elle est très sexy et je pense que tout le monde va être d'accord ce soir-là. Je pense qu'elle va réchauffer un petit peu、ouais. en s'étant un petit peu froid. voilà Ça va gigoter, ouais. Ouais, je, pense, je que pense que ça, ça va gigoter.、Ouais. Hein, ambiance <rire> un petit peu rockabilly avec des choses plus intimistes qui font penser un petit peu à de la musique de cabaret de temps en temps. Ça va être très très bien. voilà Juste avant de passer au disque suivant, vous avez remarqué que Sarah n'est pas là ce soir. On lui fait un petit coucou, puisqu'elle est à la maison en train de s'occuper de Maya et de James.、Euh, et on n'a pas fait notre boulot, puisqu'on va être franc. Elle, me, elle est par MSN, elle nous écoute en ce moment. Et elle nous dit、euh, Est-ce que j'ai raté quelque chose Ou t as dit que tu allais donner les détails du,、euh, de, de Michel Oui, on vous a parlé du Bed and Breakfast, une chambre d'hôte. Si vous allez、euh, du côté de, de Grenoble, c'est vrai que ça fait un petit peu loin quand même pour faire l'aller-retour dans un concert. Et ben, laissez-nous nous indiquer, vous indiquer une petite chambre, table d'hôte plutôt sympa. Ça s'appelle la Souchière. C'est dans la banlieue grenobloise. C'est tenu par quelqu'un de, de charmant, hein, qui s'appelle Michel Caillot. Elle vous donnera un accueil chaleureux dans un décor vraiment raffiné avec de la cuisine du tiroir, r De la cuisine du monde. Nous, a, elle nous avait fait un petit poulet à l'indienne qui était plutôt sympa.、Euh, elle vous propose aussi une formule repas le midi avec、euh, l'apéritif. Elle nous avait fait un petit vin chaud aussi, tu sais. Hein, ils aiment bien le, le vin chaud. Une petite soupe au pistou, ça n'a rien à voir des, des, des Alpes, c'est plus provençal, mais en tout cas de, de la bonne bouffe. On mange bien chez Michel, on est super bien accueillis. Elle adore les bébés,、et、petit indice, elle fait aussi du babysitting, ça c'est plutôt, plutôt <rire> sympa,、hein. ça sert quand on a des, des enfants comme moi et Sarah. Et puis et voilà, donc、euh, bah, le mieux, on ne va pas donner les numéros de téléphone, etc. Le mieux c'est nous envoyer un email virginradioirouane.fr. Voilà un petit clin d'œil Donc pour Michel, on lui avait dit que、euh, s'il y a des r o u e n n a i s qui vont du côté du s o m a m à Grenoble, c'est avec un grand plaisir. Qu'on vous communiquera les coordonnées, vous pouvez réserver la veille, il n'y a vraiment pas de souci. s C'est vraiment la bonne franquette, c'est vraiment très très très sympa.、Ah, c'est les,、voilà, les bons plans de la Belle Rock. Voilà, c'est les bons plans de la Belle Rock. C'est Michelle Caillot, une... elle se décrit comme une, mémé... comme une mamie é é m comme m une branchée. voilà, Et elle est branchée, attention,、ah, elle fait le MSN, le Messenger, etc. <rire> elle est à fond dans les photos et tout, donc c'est vraiment tranquille.、Voilà. Virgin o l à v i Radio One, arrobasorange.fr pour avoir tous les détails sur Michel et son... sa chambre d'hôte et sa table d'hôte du côté de Grenoble. Vous verrez, vous ne le regretterez Pas. Tiens, on quitte Grenoble, on quitte la France, on va du côté des États-Unis avec le nouvel album de Sissik Steve. I started out with nothing and I still got most of it left. C'est son troisième album du très très très bon blues à l'américaine et pas mal d'invités dessus. Et pas mal d'invités, ouais. Katie t e n s t a l l à la guitare rythmique, Ruby Turner, Nick Cave et ses Grinderman. Et voilà, c'est justement Nick Cave qu'on retrouve sur ce titre avec Sissik Steve. Ça s'appelle Just Like a King. Vous écoutez la belle ronde. Sur le Cameron Cats, c a m e r o n 94, c'est Virgin i e Radio a n e Sors ton chapeau, Simon. Vas-y. On va se boire un petit whisky? Yeah. When you call out my name, you make me feel Fight a baby when I step inside your She l e me feel just l i k e a k i n g She let me know my bird can sing. She let l k me feel s、like、me know my bird can sing. She let l k me feel s、like、me know my bird can sing. When、we're out on the town. Everybody's looking at my girl. She only got eyes for me. Make me feel like the king of the world. Très Bon blues à l'américaine sur Virgin Radio One, c'est la Belle Rock avec un extrait du troisième album de Sissick Steve. I started out with nothing and I still got most of it left. Voilà, est-ce que ça te plaît ce genre de son, Simon Oh, yeah. Bon, ça te plaît.、Euh, on va changer carrément de, de sujet puisqu'on va partir du côté de, de, de, de la scène asiatique,、hein. enfin anglaise, hein, avec une nouvelle annonce concert puisqu'on va vous annoncer la venue du groupe Asian Dub Foundation au Transbo à Lyon cette semaine. Et oui, et sachant même qu'ils sont considérés comme l'un des meilleurs groupes de performance live. Ouais, il faut absolument les voir, c'est ce ça que tu nous dis.、Hein. Voilà, voilà, qu'en 2003 ils ont bossé, ils ont fait de la scène avec Radiohead, collaboré avec Rage Against the Machine, The Cure, qui sont là pour promouvoir leur dernier album qui vient de sortir,、ouais. qui sont le mercredi 3 à Lyon. au Transborder et Compus, on va vous passer un morceau. Ouais, bon, bah c'est génial tout ça. <rire>、euh, mercredi 3 décembre, donc Asian Dub Foundation, l'album s'appelle Punkara. Punkara, bah comme d'habitude, un condensé du son d'Asian Dub Foundation, puisque ça mêle le drum and bass, le dub and bass, le bangara pour le petit côté、euh, indien, la drum and bass et les guitares punk. Tout de suite, un extrait, vous allez voir, c'est vachement bon. Ça s'appelle Sokka. Asian Dub Foundation avec Soka. Je pense que vous pouvez facilement deviner que ça va envoyer du lourd ce mercredi 3 décembre du côté du Transborder de Villeurban, n e puisqu'ils seront en concert pour promouvoir ce nouvel album qui est sorti chez Naïve qui s'appelle Punkara. Alors, je vous le disais, hein, beaucoup d'annonces de concerts ce soir dans la Bell Rock,、mmh. mais, mais, mais, mais quelques désannonces, on va dire, puisqu'il、ouais. y a quelques groupes sur lesquels on comptait bien aller se divertir et malheureusement, ils ne vont pas venir. C'est le cas. Justement, du groupe américain Against Me. Il faut dire qu'on attendait avec impatience hein, la venue de ce groupe en France. Une date d'ailleurs était prévue dimanche prochain, le 7 décembre à Lyon, au n i n k a z u i k Kao. Malheureusement, Simon, c'est mort、eh、Ouais c'est mort. Après 20 mois de, de concerts non-stop sur la route, ils ont fait passer un communiqué de presse à leurs leur fans. Et pour dire qu'il en allait de leur santé mentale et physique, <rire> et qu'ils avaient vraiment tout donné, et qu'ils étaient obligés d'annuler le reste de leur tournée. D'accord, en, en gros, t es en train de me dire qu'ils sont absolument cuits, quoi, c'est ça. Voilà, HS.、Bon, d'accord, <rire>、eh、au moins on, on le saura, mais je suis sûr que Fargo on va essayer de, de re remettre des dates dès que les gars de Against Me seront un petit peu plus、mmh. sur pied.、Mmh. Voilà, dommage. Il y a l'album Ouais, dommage, ouais, car on aurait bien voulu voir quand même sur scène.、Ah oui. L'album est vachement bien. L'album s'appelle New Wave, il est disponible en France et toujours chez Fargo, et dommage. Donc, si vous aviez réservé. Et va téléphoner au Ninkazi K.O. Puisque ce concert de Gensmee、euh, euh, ne va pas se passer le 7 dé décembre prochain à Lyon. C'est dommage. Voilà, on les écoute quand même dans la Bell Rock avec Stop!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 It's giving me a fair in stage lights. It's giving me on the TV in your living room. It's giving me just sitting with my band all across the world. Appearing live i n captured one night only to cancel out. An interview. I'm a、right、fans, we'd like to accept this award. Smart for the camera boys. レギュラーで2つの音が高いです。 Ça sonne comme de la bonne pop anglaise et pourtant ils sont français. Ils se sont rencontrés au début 2000 de l'année 2000 et ont sorti récemment leur deuxième album sur le label Le Village Vert. Il s'appelle Nemo. N.E.I. N-E-I, pardon, M-O.、Euh, Camille, donc à la guitare, Bruno, au chant, Mathieu à la basse, au synthé et au clavier, et Alex à la batterie. C'était bien ça, j'aime bien ce genre de son. C'est、euh, frais. Ouais, c'est frais, c'est tight, c'est、mmh. bien pop, ça nous plaît bien. Voilà.、Euh, on vous a parlé du, du, du label Fargo, hein, qui a donc dû annuler la tournée française de Against Me, hein, leur artiste américain. En tout cas, un autre artiste Fargo qui va bien tourner, c'est Joseph Arthur. Joseph Arthur, on vous rappelle, un chanteur-compositeur américain, découvert en 1996 par un certain Peter Gabriel, qui est de retour chez Fargo avec son septième album qui s'appelle Temporary People, un album enregistré à New York et disponible chez Fargo depuis la fin septembre. Et bien la bonne nouvelle, c'est qu'il va être du côté de Lyon. Et ça, c'est vraiment un événement, ça va être franchement terrible.、Eh、ouais, vraiment terrible, hein, sachant qu'il y a encore de la place en plus.、Hein. Donc、ouais. c'est du côté de Lyon. Il va faire la première partie de Tracy Chapman et c'est ce vendredi 5 décembre. À l'amphithéâtre. Ouais, à l'amphithéâtre de Lyon, magnifique endroit, c'est du côté de, de la Cité Internationale, donc en première partie de Tracy Chapman. Tu disais qu'il reste quelques places.、Hein. Il reste quelques places, ouais. Ouais, donc il faut donc se dépêcher par、ouais. contre,、ah ouais. c'est ça. Allez, <rire>、hey, ben on s'en écoute un extrait C'est parti. Et vous allez voir, l'album est franchement terrible. Joseph Arthur, tout de suite dans la Belle Rock sur Virgin Radio 89.4 avec Hearts is a Soldier. Joseph Arthur dans la Belle Rock dit extrait du s e p t i è m e album Temporary People, Heart is a Soldier. Et on aura l'occasion donc d'aller l'applaudir du côté de Lyon semaine prochaine. Et ouais, vendredi 5 décembre à l'amphithéâtre, en première partie de Tracy c h a p m a n Il reste des places. Ouais, à l'amphithéâtre, ça va être drôlement bien.、Mm -hmm. Une superbe salle, l'acoustique est terrible là-bas.、Euh, on fait une petite pause football et c'est la dernière, hein, puisque c'est la fin du match du côté de Nancy. Et ça va faire plaisir à tous les supporters stéphanois, puisque l'homme. La SS vient de gagner un match dans le championnat 2 à 1 à l'extérieur, donc but à la 8e et 42e minute. Et Nancy qui a essayé de, de revenir à la marque, mais ils ont quand même perdu.、Hein. 2 à 1 victoire de Saint-Etienne donc à Nancy. Voilà, la pause football est terminée. Vous savez que vous pouvez retrouver sur http://labelrock.blogspot.com、euh, tous les track listings et aussi la possibilité de réécouter chaque émission. C'est ce qu'a fait. On a reçu un email plutôt sympathique fin d e Semaine dernière, d'un certain Nicolas、euh, qui a halluciné, Simon. Que,、euh, je vais、ah. t'expliquer pourquoi.、Ouais. Euh, je lis en gros、euh, l'email incroyable entre 1993 et 1997.、Euh, J'animais moi aussi une émission sur une radio de la région parisienne, RM7, hein, pour、euh, ne pas la citer, avec mon ami Laurent. C'était deux heures par semaine pendant un peu plus de quatre ans. Et est-ce que tu sais comment elle s'appelait cette émission Elle s'appelait Label Rock.、Oh. Ouais, mais Label avec、euh, un S hein, au pluriel.、Euh, il se trouve Que nous passions exactement les mêmes groupes que vous、euh, pour ceux qui étaient déjà évidemment présents à l'époque, Mercury Ref, Tinder Sticks, Deus, hein, par exemple, et on, et on a joué exactement le même、ouais. morceau, euh, etc. Euh, Nicolas qui nous marque hallucinant.、Euh, étant donné la qualité de ce que vous diffusez,、euh, entre parenthèses, on passerait exactement les mêmes trucs que vous aujourd'hui. On est plutôt content de vous passer le relais. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu une prog radio aussi bonne, sans doute depuis la mienne, dans la Belle Rock. Exactement, <rire> voilà. Et il signe Nicolas, bon vent. Vive le rock indé, et bah écoute, c'est bien, c'est bien de recevoir、ah、des、ouais. petits emails comme ça, ça fait vraiment plaisir. Et juste pour、euh, faire quand même une petite boutade, hein, sachez que la Belle Rock ici à Rouen a commencé en 92 en fait, donc un an avant、euh, v o i l'émission à l de Nicolas. Voilà, ça c'était pour la petite boutade. Ce qui compte, c'est qu'on joue de la bonne musique et qu'on laisse l'honneur et la place sur la bande FM à des groupes、euh, et bah indépendants ou des groupes un petit peu plus connus. Tiens, puisqu'il disait que c'était hallucinant, on va revenir un petit peu en arrière aussi, puisqu'on aime bien faire des petites séries nostalgie, et ben C'est ce qu'on va faire maintenant avec un tube signé New Order en 9 3 sur leur sixième album. ça a s p p e L'album s'appelait République. Et un morceau que j'adore beaucoup, que j'aime beaucoup, que New Order regrette tout de suite dans la belle rock. Signé New Order en 9 3 sur leur sixième album République et bâti en reste du côté des, des souvenirs avec un single qui était sorti en 1988 sur un mythique label pop anglais qui s'appelait Sarah Records, le single signé Saint Christopher. 1988, avec un single, on vous le disait, qui était sorti sur l'excellent label Sarah Records. Sarah Records qui n'existe plus, mais qui avait un son bien défini comme ça. Un son un petit peu cristallin qui reflétait un petit peu la, la pop de l'époque anglaise. Voilà, morceau signé par un trio anglais, Saint Christopher. All of a Tremble, un groupe qui s'était formé Simon à York, c'était au début des, des années 80, et il y a、mm -hmm. des bonnes nouvelles, puisque tu as été faire un petit tour de l'internet et ça existe toujours.、Hein. Et ouais, toujours d'actualité avec.、Euh Une sortie. Ouais, pas mal de choses, ouais. En ouais tout cas,、ouais. tu, tu me disais que c'est plus un trio maintenant. Eh non, ils sont quatre, ouais. Et au niveau des disques, ils ont une actualité plutôt chargée,、ah, puisqu'il y a、ouais. un nouvel album et il y a des compilations. Il、hein. y a des compilations, il y a plusieurs compilations. Alors la première, c'est les morceaux enregistrés pour le label Sarah Record. s、ouais. Et l'autre, c'est une compilation qui se concentre sur les années 92 à 2001. Ouais, et le nouvel album, donc, non pas、ouais. un trio, hein, Saint Christopher, mais ils sont quatre maintenant. Nouvel album qui s'appelle The Church of Broken Hearts. Simon, tu restes là, p u i s q u e n Sortie, on va marquer une petite page de pub、mmh. et après on parlera évidemment de l'événement de la semaine, hein, puisque c'est l'ouverture, l'inauguration du Scarabée avec notamment deux soirées plein feu sur les Rouanais. n On en parle juste après la pub. Restez branchés sur le 49-4, c'est la, la Belle Rock. La Belle Rock. La Belle Rock. Électriquement très satisfaisant. Virgin Radio, Rohan. La Belle Rock, tous les dimanches s o i r de 18h à 20h. Deux heures de son pas comme les autres. Et la belle rogue de retour sur le 8 9 4 Virgin Radio Rouen avec,、euh, on vous le disait juste avant la pub, on va parler puisque ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. On en parle depuis déjà un bon moment sur cette antenne. C'est l'inauguration du Scarabée. Alors vous savez que ça ouvre donc、euh, samedi avec monsieur Charles Aznavour qui va venir inaugurer ce bel établissement qui est le Scarabée.、Euh, sachez d'ailleurs qu'il reste encore quelques places à partir de 50 euros donc il faut y aller. Mais toi, Simon, tu veux insister sur la scène rouanaise qui va être à l'honneur.、Voilà, Rouennais, alors ça commence le lundi avec une programmation grand public et familiale. Moi je préférerais vous parler du mardi 9 décembre consacré rock pop. Ouais, c'est plus, plus le format de la Belle Rock. Hein, voilà, même, voilà, tout à fait. Avec、euh, des groupes bien connus et moins connus dans le, le Rouennais. Alors ça, ça commence à quelle heure Ça commence à 19h avec des groupes qui s u c c è d e n t toutes les demi-heures. D'accord, et il fait important, c'est gratuit, hein, il faut bien le signaler. Mmh, mmh. Ça va être l'occasion pour vous d'aller découvrir gratuitement le Scarabée. Allez, au niveau des Des groupes, bah, pas trop de surprises, c'est、ouais. le best-of un petit peu de, de la scène rwandaise. Voilà, tout à fait. Les Tites n a c e l l e Kamawa, Zaz, Wax, Antique Candy Shop, Cartel 312 qui était du Grand, grand Marais là. Récemment,、ouais. Godo and the Parasite,、m euh, Mato et Sylvain Giraud. Ouais, Sylvain Giraud, donc、euh, à voir hein,、euh, sur scène, puisqu'il sera tout seul, ça va être une première pour lui et je suis sûr qu'il va tout déchirer, ça va être franchement terrible. Mato, c'est évidemment le groupe d'Axel, de, des Tites n s e l avec、euh, entre autres Ulrich et Steph Mo et puis encore,、euh, je sais plus qui e t l'autre personne dedans, tu t'en rappelles ou pas Non, mais on m'a dit que c'était vraiment、euh, bien la pêche.、Quoi. Ouais, ça bien ouais, la pêche. Ouais, ouais, bon, bah, Mato va terminer et c'est les Tites n s e l qui vont、euh, commencer ouvrir le bal, donc ça sera. Ce mardi, pas celui-ci, puisque là on va à Riorge voir Phoebe Kildir, e e ça sera le mardi 9 décembre. Voilà, ça va être vachement bien. Tu vas y faire un petit tour ou pas Ouais, ouais, en plus il、euh, y a les navettes gratuites qui vont r e en échange、bien. de ouais, la gare. On, on, on la chope où celle-là、euh, À la gare. Ouais, à l e l d'échange,、euh, toutes les quarts d'heure, il y a des navettes qui passent jusqu'à la fin du concert. D'accord, on insiste, hein, les Rouennais, allez-y tranquillement, prenez le bus, puisqu'en plus vous pourrez boire un petit coup tranquille, il n'y aura pas de soucis. Et puis je crois que ça va être assez limité au niveau des, des places de parking là-bas, donc il faut vraiment profiter des, des efforts、mmh. de la. La star et de la ville du Grand Rouen. Voilà, l'escarabée, ça ouvre samedi avec Charles n a v o u r et donc 8 et 9 soirées rouennaises. Tiens, on reste en France avec un artiste régional, un jeune artiste lyonnais de 24 ans qui s'appelle François Viro. Il vient de sortir son premier album officiel sur le label Clapping Music. C'est peut-être lui qui nous appelle d'ailleurs.、Euh, L'album <rire> s'appelle Yes Orno, distribué par Abeille m u s i q On aura l'occasion d'en reparler, mais il sera en concert à、ouais. Lyon fin janvier et à Clermont-Ferrand début février.、Ah o h、uh. Jeune lyonnais François Viro Cascade. On vous rappelle que l'album s'appelle Yes Orno, premier album disponible chez Clapping Music, distribué en France par a b e y e Music. Et puis, juste à l'instant, les petits sons pour les amoureux, un petit peu、euh, presque de la country, hein, signé Euros Childs. Quatrième album solo pour l'ex Gorky Zagotic Minky. L'album s'appelle Cheer Gone. Il vient de sortir chez Wichita, c'est distribué en France par c o o p e r a t i v e Music.、Euh, un album, c'est pour ça que ça sonne. un Petit peu country, un album qui a été enregistré du côté de Nashville par,、euh, excusez du peu, le producteur des l a n d s h o p Voilà, c'est Heroes Childs dans la Belle Rock, tranquillement. On va remettre un petit peu d'action pour terminer ces 40 minutes à bloc, à bloc, à bloc, <rire> puisque Simon, tu nous emmènes du côté de, de Lyon et du côté de la coopérative de mai avec un groupe énorme qui s'appelle Gogol Bordello. Est-ce que tu peux nous en ouais, dire un petit peu plus ou pas ouais, bah, Groupe punk formé en 99, originaire de New York. Ouais. Là, ils sont tous.、Euh, Immigrants d'Europe de l'Est,、euh, Russie, Ukraine.、Euh... Et ils sont les, les, les créateurs d'un mouvement musical、ouais. qui s'appelle le Gypsy Punk. Qu'est-ce que c'est que、punk. le Gypsy Punk La musique cigane, traditionnelle des Balkans, avec du punk new-yorkais. D'accord,、euh... donc ils mélangent tout ça. Quoi, voilà, donc、euh, sur scène,、euh, hein, comme, euh, comme il se doit, ils mettent carrément le feu. Ouais, <rire> notamment le, le chanteur、euh, Eugène. Hein, je crois que le chanteur a une énergie plus que débordante, on peut、mm -hmm. dire.、Mm -hmm. euh, je crois、ouais. d'ailleurs qu'il est aussi acteur, c'est ça bah, ils, ont, ils, ils ont été vus au cinéma dans le film、euh, de. Madonna, obscénité、ouais. et vertu. D'accord, il n'y a pas si longtemps que ça. Eugène Hutz, je crois qu'il s'appelle le chanteur, Eugène... et en tout cas, il fout bien le bordel. Et ça va être le bordel du côté de Lyon et du côté de la coopérative de mai, les détails des concerts. Ouais, ouais, vendredi 5 décembre à Lyon au CCO, et le samedi 6 décembre à la coopérative de mai à Clermont. Ouais, Gogol Bordello, donc allez les voir ce vendredi prochain, et samedi du côté de Clermont. Gogol Bordello, tout de suite. I would never wanna be young again, vous allez voir. Eh ben, c'est du gypsy punk, tout simplement. And I'm not wrong with so without further delay, I sent t o c a i r in a bucket, motherfucker. And it seems like a letter ran through the garbage and quicksand. And after getting checked for f l e a s a n d s by the g a t e of embassies, I never, never, never wanna be young again. Before I was just another, b u r no u t car knew Every week and every day lives a life one certain way And that way is they d o nothing but a birthright But since the early age I broke out, out of the cage t learned how to make much and d o u t off t h e i skin Then I'll r u n away and sue without further delay I said two tests in a bucket, but I found it a n it seems like a win and win And, and after getting checked for freezing barricades of embassies, I never, never, never wanna be young again. Be young again. Punk des gogol bordello, on vous rappelle, ils seront en concert ce vendredi 5 décembre à Lyon au CCO et ce samedi 6 décembre à la coopérative de mai à Clermont. Et puis à l'instant, définitivement notre coup de coeur de la semaine de, du mois. Bref, c'est franchement terrible, terrible, terrible.、Euh, ça s'appelle Daedalus, nouveau Maxi sur le label Ninja Tune, une nouveauté signée. C'est un producteur californien hein, qui s'appelle Daedalus. Le Maxi s'appelle For w i t h e r e d Friends, il est sorti lundi dernier avec pas mal de, de remix dessus aussi. Et ouais, hip-hop, électro, rock, version absolument géniale qu'on vient d'écouter là. Ouais, c'est bon、sept. ça.、Ouais. C'est bon, c'est bon, c'est bon.、Euh, on est bombardé d'appels téléphoniques ce soir. Je ne sais pas pourquoi, tout simplement parce qu'on est très populaire. Notamment,、mmh. tiens, quelqu'un qui nous a appelé, un auditeur, on faisait des petites séries nostalgie.、Euh, il s'appelle Damien et il voulait absolument écouter un extrait, le meilleur extrait apparemment de, du groupe James, groupe de Manchester.、Euh, malheureusement, on n'est pas venu avec un album de James ce soir. Donc peut-être partie remise la semaine prochaine. Comme、et、ça, ouais, ouais. il aura besoin d'écouter le 894 la semaine prochaine.、Mmh. Voilà.、Euh, D'autres personnes pour l'instant au téléphone, mais il faut. Vous, vous avouez que c'est pas évident de, de répondre au téléphone et de parler en radio、euh, à, en direct en même temps, donc、euh, voilà. On va caler un petit disque. On vous a parlé de l'annulation de la date du groupe californien Against Me Owning Casicao.、Euh, bah, ça c'est bien malheureux, puisqu'on aurait dû voir en première partie un groupe français qui vient de Normandie, qui vient de Caen, pour être plus précis. Un groupe qui s'appelle 64 Dollar Question. Et si c'est aussi bon sur scène que sur disque, et、eh、bah c'est bien dommage, mais on aura l'occasion d'en reparler de ce groupe. やった est Français, il s'appelle 64 Dollar Question. Il vient de Normandie à Caen et on vous l'a expliqué. Il devait jouer normalement dimanche prochain du côté du n i n Kazikao. Malheureusement, c'est annulé. En tout cas, l'album lui est bien disponible dans les bacs et il s'appelle aussi 64 Dollar Question avec une sortie assurée en France par Anticraft Distribution. Un petit reggae, ça vous dit oui Alors c'est parti tout de suite dans la Bell Rock. un Petit peu de reggae de la Nouvelle-Zélande dans la Belle Rock, ça fait du bien, ça réchauffe un petit peu. Un dix ans de carrière déjà pour ce groupe néo-zélandais de Black Seeds.、Euh, un anniversaire fêté justement avec la sortie d'un nouvel album qui s'appelle Solid g r o u n d C'est disponible depuis, du, depuis début, début novembre, c'est ça Ouais, début novembre. Ouais. Ils sont combien dans ce groupe Ils sont ben, plusieurs.、Hein. Ils sont 8, ouais, et apparemment c'est des superstars en Nouvelle-Zélande et ils viennent régulièrement en Europe et à chaque fois leur concert est archi complet. Ouais, d'ailleurs, on va faire une petite pub. Pour la télé, tiens, pas la radio, mais justement de Black Seeds. Ils seront l'invité de l'album de la semaine. C'est en clair, c'est sur Canal.、Euh, en gros, un album, un album par semaine, c'est présenté au rythme d'un titre live par jour. Et en clair, on vous le disait, qui puise un petit peu dans l'actualité musicale. Chaque artiste présent que, présente 5 titres de son nouvel album donc en live. C'est tous les jours en clair sur Canal. À partir de demain, de 18h10. Voilà un extrait chaque jour. Et les invités de cette semaine, l'album de la semaine, c'est、euh, cet album, Solid Ground de Black Seeds. C'est bon ça, tout ça C'est bien, c'est bien. Parce qu'il n'y a pas de date de prévue, hein, je crois, dans la région, non, pour, pas malheureusement. Pas tout、euh, en tout cas, tu le disais, ils viennent régulièrement en Europe, donc ça ne devrait tarder. Voilà, on va partir du côté de l'Amérique avec un groupe américain qu'on aime bien, qui est un petit peu foufou. Il s'appelle Off Montreal. Ils viennent de la ville d'Athènes, en Géorgie. Ils viennent de sortir un nouvel album qui s'appelle Skeletal Lamping. C'est sur le label Post. ウィキンドウソーコールフノール I'm gonna d e t i Celui qui portait le nom de cette montagne. Sur le détroit de Gibraltar, y a un jeune noir qui meurt sa vie bête de gangstar a peur. p Mais. Sur le détroit de Gibraltar, y a un jeune homme qui va naître, qui va être celui que les tours empêchaient d'être. Sur le détroit de Gibraltar, y a un jeune noir qui boit dans ce bar où les espoirs se bousculent, une simple canette de Fanta. Il cherche comme un chien sans collier le foyer qu'il n'a en fait jamais eu et se dit que peut-être. Bientôt, il ne cherchera plus. Et ça rit autour de lui. Et ça pleure au fond de lui. Faut rien dire et tout est dit. Et soudain, soudain il se fait derviche-tourneur. Il danse sur le bar, il danse, il n'a plus peur. Enfin, il hurle comme un fakir. De la vie, devient disciple. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui prend vie, qui chante, dit enfin je t'aime à cette vie. Puis les autres le sentent, le suivent, ils veulent être or puisqu'ils sont cuivres. Comme ce soleil qui danse, ils veulent se gorger d'étoiles et déchirer à leur tour cette peur qui les voile. Sur le Détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui n'est plus esclave, qui crie comme les braves, même la mort n'est plus entrave. Il appelle au courage celles et ceux qui n'ont plus confiance, il dit Ramons tous à la même cadence. Dans le bar, il y a un pianiste et le piano est sur les genoux. Le jeune noir tape des mains, hurle comme un fou. Fallait qu'elle sorte cette haine sourde qui le tenait en laisse, qui le démontait pièce par pièce. Sur le Détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui enfin voit. La lune le pointer du doigt et le soleil le prendre dans ses bras. Maintenant il pleure de joie, souffle et se r a s s o i t Désormais l'amour seul sur lui a des droits. Sur le détroit d Gibraltar, un jeune noir prend ses valises, sort du piano bas et change ses quelques devises. Encore gros d'émotion, il regarde derrière lui et embarque sur le bateau. Il n'est pas réellement tard, le soleil est encore haut. Du détroit d Gibraltar, un jeune noir vogue, vogue vers le Maroc tout proche. Vogue vers ce Maroc qui fera de lui un homme Sur le détroit de Gibraltar Sur le détroit de Gibraltar Vogue Vogue vers le merveilleux royaume du Maroc Sur le détroit de Gibraltar Vogue Vogue vers le merveilleux royaume du Maroc Du Maroc Oh、you Le groupe américain of m o n t r e a l l'album s'appelle Skeletal Lamping. Pour commencer, on vous disait, c'est sur un label qui s'appelle Polyvinyl. n e u v i è m e album pour ce groupe américain un petit peu foufou. Fou.、Euh, alors, il n'y au pas a de... niveau de la musique, ça varie d'album à album. Cet, cet album, en tout cas, est assez, on va dire, au disco, un petit peu comme ça. Mais du disco, attention, hein, pas, pas à la John Travolta, hein, du disco moderne, on va dire. n e u v i è m e album, 15 titres dessus,、euh, c'est très très bon. Et puis, à l'instant, le r a p p e u r d'origine congolaise né à Paris mais qui vit toujours du côté de Strasbourg, c'est monsieur Abdel Malik avec Gibraltar. C'était en 2004 qu'il a sorti son premier album、ouais. et deuxième album, Gibraltar, justement, s'appelle、ouais. En juin, juin 2006. 2006, 2006 il、ouais. ouais. y a un nouvel album qui vient de sortir, on l'a pas encore écouté. L'album s'appelle Dante, on l'a reçu la semaine dernière, mais pas encore eu le temps de, de vous caler un, un morceau. Mais je pense que ça va être drôlement bien、ouais. puisque sur cet album, comme d'habitude, il s i n t Inspire de la chanson du jazz du slam、euh, pour renouveler un petit peu l'esthétique du rap, on va dire. Voilà,、mm. euh, nouvel album donc Dante pour Abdel Malik. Alors là, c'est de quoi noter, c'est vraiment fans, plus loin,、ouais. c'est en mars. C'est en pour mars les, pour les fans, ceux qui veulent déjà acheter la place. Ce sera le 7 mars 2009 à la coopérative de mai à Clermont-Ferrand. Ouais, tu vois, j'irais vraiment bien voir Abdel Malik. Je pense qu'en live ça doit, être,、mm. ça doit être bien. Ça te. Ouais, ça te、ah、dit ouais ça moi aussi, ouais. ouais. T'avais été voir pas Grand、faire. Corps Malade un petit peu dans le, dans le genre slam, toi. Ouais, ouais, ouais, ouais c'était. Mais j'avais、euh, vu une interview de Abdel Malik. Frissonnait à l'idée qu'on le dise de lui que c'est un slammer. D'accord. C'était rappeur lui. D'accord, c'est un rappeur. Ok. Bon, on va pas l'appeler slammer alors.、Okay. Ouais. Voilà. Abdel Malik en tout cas. Donc, l'album, nouvel album Dante est le 7 mars prochain à la coopérative de mai à Clermont-Ferrand. On vous a parlé la semaine dernière et la semaine précédente de notre nouvelle sensation irlandaise du moment. Il s'appelle Les Fight Like Apes. Ils sont quatre, ils sont jeunes et ils viennent de Dublin. Premier album, Fight Like Apes and the Mystery of the Golden Medallion. Un album、mm -hmm. qui se Sort sur un label de Dublin, justement, qui s'appelle Model Citizen Records. Un autre extrait ce soir dans la belle rock, avec une intro légèrement, mais alors je dis légèrement pompée sur les Pixies. Jake Summers, et c'est les Fight Like Apes. Bien pompé quand même. Sensation irlandaise du moment, vous le disiez juste avant de lancer ce disque, c'est vachement bien. Jake Summers, l'album s'appelle Fight Like Apes and the Mystery of the Golden Metallion. C'est disponible en France, distribué par je ne sais pas trop qui distribue ça en fait. C'est sur un label qui s'appelle Model Citizen Records. Encore une fois, http://labelrock.blogspot.com et vous retrouverez le lien justement avec soit le site internet du groupe ou alors du label et allez leur poser la question. Je sais que c'est disponible sur iTunes hein, par exemple, donc il、mmh. n'y、euh, a aucun souci pour se procurer ce, cet excellent album, premier album.、Euh, nouvel album solo de Jenny Lewis, on va terminer cette émission avec du calme. Hein, tiens.、Euh, Jenny Lewis, un morceau qu'on pourrait dédicacer à Sarah, puisque le titre qu'on s'écoute c'est Pretty Bird. Jenny Lewis, c'est chez Rough Trade, deuxième album solo. ジェニー・ウィス・ Pretty Bird、extrait de son deuxième album solo chezRoughTrade、e chez hey,。 って Toka t o k e toka k e a jungle drum k a t o k toka toka toka toka toka toka toka Emiliana Torini, magnifique voix féminine sur le label Rough Trade. Et pour vous dire que justement, une belle Australienne vous attend ce mardi à partir de 20h30. Ça sera donc les mardis du Grand Marais avec Phoebe q u i l d i r e pour une session rock, blues, soul, version australienne. Ça va être vachement bien. Voilà, c'en est terminé pour ce programme. On se retrouve évidemment la semaine prochaine sur le 894 entre 18h et 20h. Simon, merci d'être venu. Et bonne soirée à toi. Et bonne soirée à vous tous. Ciao, ciao. Ciao.